N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, n'avoue jamais, que tu aimes, n'avoue jamais, jamais, jamais, oh non, jamais, n'avoue jamais. Qu'on te donne tout ce que tu attends. Si tu veux que l'automne et le goût du printemps soient celui qui déroute, et souviens-toi toujours qu'il faut semer le doute pour récolter l'amour. N'avoue jamais, jamais.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 D'amoureux, si tu tiens à entendre les plus tendres aveux, c'est celui que l'on aime pour ce qu'il ne dit pas, qui commence un poème mais ne le finit pas. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Jamais que tu aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais.